Pour un appel, qu'on s'est rencontrés à la même table du même café, et si le miracle a commencé, c'est à Naples, à Naples, à Naples, on voyait les barques danser près du quai. que tout ça est arrivé sous le bleu du ciel le vol linge blanc aboise gaiement aux fenêtres au fenêtre dans le soleil et devant la mer entre les rochers on s'est embrassé sans rien dire sans Rien dire sous le ciel clair J'avais ton visage qui se renversait Je sentais les vagues qui nous emportaient Et moi comme une algue je m'allongissais Et tout n'a plus flamboyé comme l'été. Sous le bleu du ciel, le beau bon linge blanc Pavoise et gaiement Aux fenêtres Aux fenêtres Dans le soleil Le temps a passé Mais n'a rien changé Il est sans danger Ceux qui s'aiment Ceux qui s'aiment Sont épargnés C'est toujours un appel Le temps redoutable protège l'amour C'est un apple que l'on s'aime pour toujours C'est un apple que je t'aimerai toujours